dessé en français La petite poule rousse Il était une fois dans une ferme des animaux qui n'avaient rien à manger Ils avaient très faim Alors ils décidèrent de faire la cuisine La petite poule rousse trouva un grain de blé et s'empressa d'aller le dire à ses amis Peut-être qu'il pourrait l'aider à planter la graine. Qui va m'aider à planter ce blé? La vache, veux-tu m'aider à planter la graine? Pas moi! Pas moi! Il fait trop beau pour faire ça! Le cochon, veux-tu m'aider à planter la graine? Pas moi! Pas moi! Il fait trop beau pour faire ça! Le chien... « Veux-tu m'aider à planter la graine ?»« Pas moi Pas moi Il fait trop beau pour faire ça !»« Ok Alors je vais le faire toute seule !» Ainsi, la petite poule rousse planta la graine par elle-même. Plusieurs jours passèrent. Il y eut un grand soleil... Et il y eut de la pluie. La petite poule rousse décida de désherber la graine. Qui va m'aider à désherber cette graine? La vache, veux-tu m'aider à désherber le jardin? Pas moi! Pas moi! Il fait bien trop beau pour travailler! Le cochon, veux-tu m'aider à désherber le jardin? Pas moi! Pas moi! Il fait bien trop beau pour travailler! Le chien, veux-tu m'aider à désherber le jardin? Pas moi! Pas moi! Il fait bien trop beau pour travailler! Ok, alors je vais le faire! Ainsi... La petite poule rousse désherba et s'occupa du jardin toute seule. Les semaines passèrent. Le soleil fit mûrir le blé jusqu'à ce qu'il soit prêt à être récolté. Le blé avait poussé très haut. Alors, la petite poule rousse décida de demander de l'aide à ses amis pour battre le blé. La vache, veux-tu m'aider à battre le blé Pas moi, pas moi Je veux me reposer dans la grange aujourd'hui Le cochon, veux-tu m'aider à battre le blé Pas moi, pas moi Je veux jouer dans la boue aujourd'hui Le chien, veux-tu m'aider à battre le blé Pas moi, pas moi Aujourd'hui, je veux retrouver mon os dans ma niche Ok Alors je vais le faire moi-même. Personne n'aida la petite poule rousse. Et une fois de plus, elle dû faire tout le travail toute seule. Alors elle bâtit le blé. Après avoir fini, elle demanda à ses amis de l'aider à moudre le blé pour faire de la farine. Qui va m'aider à moudre le blé en farine? La vache, veux-tu m'aider à moudre le blé en farine? Pas moi, pas moi, c'est bientôt l'heure de la traite. Le cochon, veux-tu m'aider à moudre le blé en farine? Pas moi, pas moi! C'est bientôt l'heure de mon dîner Le chien, veux-tu m'aider à moudre le blé en farine Pas moi, pas moi C'est bientôt l'heure de mon souper Ok, je vais le faire moi-même Ainsi, la petite poule rousse se mit à moudre le blé en farine toute seule La petite poule rousse décida d'utiliser sa farine pour faire du pain. Elle voulut donner une nouvelle chance à ses amis de l'aider. Qui va m'aider à faire du pain avec cette farine La vache, veux-tu m'aider à faire du pain avec la farine Pas moi, pas moi Je ne sais pas faire du pain Le cochon, veux-tu m'aider à faire du pain avec la farine Pas moi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 Seul. Quand le pain fut prêt, elle le laissa refroidir un moment Assez vite, ce fut le moment de couper le pain pour le manger Elle regarda autour d'elle, mais ne vit personne hum, Je me demande qui va m'aider à manger ce pain Moi, moi Moi, moi Moi, moi Non, pas vous! C'est moi qui étouffé, C'est moi qui gagne la récompense de mon travail. Ce pain!